B p r o n o n c e z les autres consonnes L Livre R Regardez、mm, Neuf n n Champagne M、mm, Madame